Et bonjour à toutes Vous êtes sur Goodbye Kevin sur Radio Campus Lille Il est 15h euh, Émission 212 e C'est ça Tout à fait, 212 e dans Goodbye Kevin sur Radio Campus Lille euh, Au programme Au programme, c'est toi qui commence Bien sûr, c'est moi Au programme, on va écouter un groupe euh, euh, Très connu dans les années 2000 Un groupe allemand On va écouter des extraits de ce, de ce live Je dis pas plus puisque c'est le premier groupe qu'on va présenter Ensuite, on va enchaîner avec des Texans qui font du showgaze. Ouais. Puis, le on va écouter le renouveau de la Soul, même si c'est on a beaucoup de groupes qui font de la Soul, qui sortent des bonnes choses en ce moment, mais il y en a un autre. Et on va faire un petit zoom dessus. Et on va ensuite, on va partir en Colombie pour écouter des rythmes dansants, toujours avec une petite note de rock. Et enfin, peut-être si le temps nous le permet, un classique rock des années 2000. Voilà et euh, eh bien pour ma part on commencera par une pop un peu mélancolique qui tire légèrement sur le grunge des années 90 bien américain tu vois, euh, puis on ira direction euh, le sud de Londres avec un art rock bien groovy, retour aux USA euh, avec un, un chouette morceau de hip hop euh, teinté de soul un peu hot, hot school mais pourtant euh, très contemporain. Et euh, à un moment donné, on va partir à Tel Aviv pour un mélange de rock, psyché et de musique traditionnelle. Et on terminera, moi aussi, avec un bon gros morceau de rock, psyché à la sauce reverb qui fait bien plaise. Voilà mon programme. Très bien. Bon, on va commencer en douceur avec The No Twist, qui est un groupe allemand qui mêle rock, intro, jazz et musique ethnique. Ils sont de Bavière, de Willeheim, pour être précise près précis. Euh, et ils font partie un peu d'une communauté musicale où tu retrouves aussi euh, Comet, euh, Console ou Lalipuna voilà il y a plus de scènes émergentes euh. Et, euh, et là on va écouter un live c'était leur, leur dernière sortie un live qui s'appelle Super Heroes Ghost Villains and Stuff euh, qui reprend un peu leur, leur meilleur morceau de, en version améliorée donc il y a l'esprit le, live vous allez entendre des, des gens crier derrière mais pas trop souvent je suis pas trop fan des lives pour euh, ce côté euh, tu as l'impression que c'est unique moi j'aime bien l'album Euh, et il euh, y a un côté très euh, Yola Tango euh, dans, cette, euh, dans dans leur son qu'ils font. Donc c'est un album en forme de, de bilan euh, pour ce groupe majeur des 2000. Et euh, ma foi, les, les améliorations qui sont fait sur les morceaux sont très très chouettes. Donc on va écouter dans un premier temps One with the Freaks et euh, dans un deuxième temps euh, Kong. twist avec le morceau Kong. Ça fait un peu comme si tu étais dans le public Pierrot. Ah ouais ouais, j'étais dans le public <rire> avec mon micro. Euh, oh. pardon. Oh non c'est tout. Mmh continue avec euh, Scarlett Ray euh, qui est elle euh, c'est une jeune chanteuse et songwriter euh, originaire de LA et basée à Brooklyn. Elle a sorti fin janvier son troisième single officiel extrait de son premier album à venir. Alors je ne sais pas quand à part que c'est plus tard euh, cette année qu'il va sortir. Euh niveau inspi, elle puise pas mal du côté d'Elliot Smith, de Brattle, de Bright Eyes pardon, ou encore Sparkle Horse et du coup bah je vous l'annonce tout de suite on n'est pas sur les chansons les plus joyeuses du monde. Euh, D'ailleurs le morceau qu'on va écouter, il a été écrit alors qu'elle venait de s'installer à New York et qu'elle était en pleine dépression. Super Mais euh, le bon côté des choses, c'est qu'après l'avoir écrit, ça a débloqué euh, euh, bah, ça a débloqué son blocage artistique. Voilà, euh, dingue Bref, le morceau que je te propose d'écouter s'appelle « sims Like Forever ». Sur celui-ci, il y a un petit côté grunge, comme je disais dans l'intro. Par contre, ces deux autres singles, pas du tout. Euh, voilà, donc Scarlett Ray sur Radio Campus C'est Scarlett Ray avec Sims Like Forever. Voilà, voilà. Pas très joyeux, hein, mais bon. Vous vous imaginez en janvier, en hiver, euh, à regarder la pluie dehors et vous êtes chez vous et puis vous êtes dans le puce avec vos écouteurs. puis Vous n'avez oh. pas à chercher trop loin, c'était il y a deux mois. <rire> <rire> le mois dernier. <rire> On est en mars là. Et ça repart avec Ringo Destar. Wow oh un mélange du nom la guerre des étoiles et de Ringstar Exact ça doit être ça le nom ça doit être ça leur délire Et qui c'est les Ringo des Stars c'est un groupe ils sont trois ou quatre je crois trois <rire> avec une chanteuse notamment mais aussi un chanteur puisque en fait c'est un groupe d'Austin qui a été créé en 2005 et qui fait euh, du shoegaze peut aussi qualifié de noisy pop avant qu'il y ait le terme shoegaze Ah oui c'est comme ça qu'on disait ça ouais, on pouvait, Ah ouais, ouais. ouais d'accord Et donc eux ils font un mélange de Jesus and my chain ah. et de my bloody Valentine clairement ah. show guys ah, bah moi je termine l'émission avec ça aussi ah, C'est super et donc ils ont sorti euh, à peu près 5 albums ils' le, le, le premier l'ont sorti vers 2009 et nous on va on va on va se concentrer sur deux albums sortis en 2011 couleur trip et en 2012 euh, mauve il oh, a que de la couleur <rire> et, euh, et ils ont même sorti un, un dernier album en 2020 il y, y a pas si longtemps en 2020 c'est à côté et également un live enregistré au festival euh, l'evitation le le, le, la, le le festival des black angels et il y a peut-être un délire euh, avec les couleurs parce que peut-être que y en a un parmi eux qui euh, voit les couleurs tu sais qui dessine après qui euh, qui voit la musique tu vois qui voit qu dessine, la musique ouais et qui dessine. Qu dessine parce que il voit la musique euh, c'est euh, des gens qui ont cette faculté là de voir la musique Ah ouais. pas de la voir genre tu passes du son et tout c'est juste dans le... ça leur évoque des des couleurs des choses comme ça. Et donc du coup, ils font euh, de l'art et ils peignent et ils peignent la musique qu'ils entendent. OK. Vous connaissais sûr. pas ah, je te jure, on va vérifier la fois après. Il a ça regarder. un nom. Mais en tout cas, bah de de ils voient plus trop la, la couleur puisque le dernier album euh, la pochette est noire et blanc. Bah tu vois, non mais il y a un truc. Non, c'est une photo. Ah. C'est une photo. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre Bon bah voilà, c'est très showgay, je hip hop Donc on va écouter deux morceaux, on va écouter le premier Kaleidoscope et le deuxième RIP Qui était sorti, ça je pense, c'est leur label Club AC30 Je le dis en français, mais c'est Club AC for 70 AC 70 Et bon, en gros, il réinvente pas Le genre, mais ils le font très bien Et quand tu l'écoutes, tu te dis Putain, c'est top ça J'espère vous allez vous dire La même chose sur Radio Campus Lille Wingo uh, de Star Ringo Star, les petites étoiles qu'on entend, les Ringo étoiles finlandais. des stars bien sûr. Alors, heureusement qu'il y, y en a une qui suit, ouais, c'est euh, la synesthésie, Pierrot. Qu'est-ce que la qui... synesthésie, ce qui arrivent en cours de route La synesthésie c'est une particularité qui permet aux gens de voir de la musique, d'associer des lettres à des couleurs ou de goûter des images. Chaque personne synesthète a des caractéristiques différentes qui lui sont propres. Bon voilà, c'est pourquoi Lena elle évoquait ça puisque on en parlait juste avant le morceau si vous l'avez pas écouté. Et eh ben si vous voyez eh bah eh réécoutez le podcast. Voilà. voilà. Euh, on enchaîne avec Bollards. Bollards, qui sont-ils D'où viennent-ils Ils sont 5 <rire> et ils viennent de la banlieue sud de Londres. Pas de l'ancien parce que c'est le stade Bollard. <rire> Ils font, ils font de l'art-rock euh, à la sauce disco. Euh, un mélange de bruit, de groove et d'harmonie qui est plutôt bien sympathique. Nous, on va écouter leur premier single qui est sorti le 18 janvier. Euh, une petite mise en bouche euh, pour la sortie de leur début album Harbour Dance qui est prévu un peu plus tard dans l'année. Là encore, je n'ai pas la date. Donc le morceau s'appelle Plate Up des Pollards. était le groupe Bollards avec le morceau Plate Up. Et chose promis, chose dû un peu de soul. Est-ce que tu te souviens avec les Daptons euh, le Daptons Records le label, ouais. tu avais parlé d'un sous-label qui était Weak Records qui oui. était plutôt rock. Oui oui. Et ben là y, les Daptons Records, ils ont un autre sous-label. Ah oh, bah dis donc, ils n'arrêtent pas, ils font des bébés. Voilà, un autre sous-label un peu dans l'esprit Motown qui oui. en 68 ils avaient déplacé leur bureau de Detroit Los Angeles afin de dénicher bah, de nouveaux talents sur cette zone là là ils ont fait la même chose les Daptount, le label Daptount avec le label Penrose euh, donc eux Daptount ils sont installés à Brooklyn et là ils en ont mis un autre en Californie du sud d'accord côte ouest et, euh, et un des groupes de ce label Penrose et eh ben c'est The Sacred Soul Souls Souls Souls. The souls, les sacrés souls, les sacrés souls, et donc qu'est-ce qu'ils font Ils font de la soul euh, purjue, euh, avec des voix aiguës, euh, du, du groove, c'est exceptionnel, et euh, pour le moment il n'y a pas d'album, il y a 4-5 titres sortis, dont le superbe Can I Call You Rose, euh, qui est euh, une pépite qu'on a envie d'écouter en boucle, mais qu'on va écouter maintenant je suppose Exact Sacred Soul et le morceau Kanaiko qu'est-ce mal non, non non. comme avec deux e. Soul et le morceau Kanaiko Your Rose. Mais eh ben écoute ce morceau il tombe à point nommé, c'est la parfaite transition avec mon prochain morceau euh, parce que là je suis sur un morceau euh, hip hop, j'ai suivi vite à lancer parce que ça fait deux émissions que tu me termines avec des petites pépites comme ça. Euh, donc là aujourd'hui c'est mon tour avec Wiki. Et Wiki, c'est l'une des figures du renouveau de la scène hip-hop de New York euh, du début des années euh, 2010, on va dire. Euh, lui, à l'époque, il euh, co-fonde euh, le collectif euh, Rat King, alors qu'il a que 17 ans, euh, collectif euh, d'artistes hip-hop notamment, au style euh, innovant et représentatif un peu de cette nouvelle génération d'artistes qui est curieuse et qui a soif de nouveautés. Euh, ce qui est intéressant chez lui, euh, c'est qu'on n'est pas dans la pure tradition du rap américain euh, parce qu'il a des connexions un peu euh, en Angleterre avec notamment le rappeur londonien Skepta que moi j'aime beaucoup ouais. euh, et avec qui il a fait des euh, des featuring, d'ailleurs je crois qu'il en a aussi avec kim Krul, King Krul il est anglais Oui, voilà euh, Bref, honnêtement ça sent beaucoup dans ses compos du coup ce côté là Moi, je vous conseille d'aller écouter un peu euh, de Rat King, un peu de ce que lui fait, parce que je crois qu'il a quatre albums en, en solo. Euh, il vient de sortir un nouveau single en plus. Nous, euh, le morceau qu'on va écouter s'appelle Roof et il était sorti sur son quatrième et dernier album, euh, Half God, euh, l'année dernière, sur le label Wixet Enterprise. Et euh, c'est un petit morceau euh, assez sympa avec une, un sample derrière euh, qui fait euh, très soul, je trouve. Donc, Roof de Wixet My roof is my favorite, my only kind of entertainment My own private vacation, hyperwindow like Greystone From the song when he waited with the right patience I'm writing and I'm pacing looking at the cityscape is it a simulation in the middle of the city in isolation some see it solely for the taking see the only course to take to make it better for i'm gone and wasted didn't play gta up the block and in the park where i was playing at the monument where i was skating spitting the hardest shit at every party's how i made my way in. don't be your high and mighty iady watch what you saying i've been high and, and since a baby i was stated living in the big app but isn't it amazing but it doesn't matter nothing in this city sacred I'm not gonna hate it tolerated but just know I'm the one that gotta save it to a wanna travel or remain with the same view from this route that stays the same but always changes I see your million faces beneath me racing I'm just chasing the bag with my pen in the pad got a Benjamin's or fun payment hope it'll last to what really want shows to come back I don't know that's the only time I feel real the times when I rap otherwise either get me this cash I do not know I'm stuck in a bind no matter what I do feel like I'm getting fucked from behind I'm out of luck at a time A struck gold cup bowl Flown with wine at the function we dine But then everything fluctuates You shrug and you sigh Thinking all the dumb shit that you tried when you was fried I even turned my roof to a church pray for him I even jerked off up there Should've gave warning I stayed watching porn since the day I was born Even done more Worse, I paid for it I need to be scorned by the Lord for hell Marys Hopefully I'll get saved for It. When I feel my head, shit, I feel horns I hope that they wasn't made for them I hope it's just a bump on the head From the times I pumped the mic on my head When I was touring Back on my roof and ain't shit Boring my fit kick shortings With a Mets lid on them Been wet since the Jit The kid had shit sorted Last miss dipped on them But now my chick foreign Smoking illegal, legally Taking in the scenery You seeing me? Gotta walk six floors in order to court them I sort of, for the summer, turn my roof into my private quarters Siphon quarters, while the landlord records us, but ignores us Let's me be, let's me breathe, it's better for them. When the breeze hits, and the weather's gorgeous You know where I'll be, atop my fortress You ain't gotta see it, you can hear the portrait Can't stop, peering over, watching the ants walk From my rooftop, feeling enormous And the wind hit Filling me with endorphins uh. And now I know what's really important C'était Wiki Avec le morceau Roof Et c'est marrant parce que Quand il rappe Moi j'ai l'impression Parfois euh, qu'il rappe Un peu à la manière Des rappeurs euh, anglais Et un peu à la manière Des rappeurs américains Tu T'as vraiment ce deux, Ces deux choses euh... Les deux styles mélangés Ouais Ouais Tout à fait On va rester sur le continent américain avec le euh, Lachinos, qui est euh, un groupe colombien qui a sorti son premier EP America Latina euh, l'année dernière chez Good Door Records. et On peut les rapprocher des Meridian Brothers ou encore de Cantique et se disent que tu as des rythmes Meringue, Chachacha, -cha, euh, Cumbia ou encore Brazilian Surf, mais toujours avec un accent rock. Et euh, Et ma foi, le morceau que j'ai choisi de vous partager, c'est Cancer Delcolon. <rire> et il est très, très bien. Euh, tout de suite, la chinos. Chino, c'est le morceau cancer d'El Colón. Ça me fait rire. Euh, on enchaîne. On vous les avait présenté en 2018. C'est Ouzo Bazooka. C'est un groupe formé à Tel Aviv par Uri broner Brunner Kinroth. Kinroth. Kinroth de pas n'est pas français. Pardon, excusez-moi. <rire> et, euh, et qui fait partie de cette... Qui fait partie de cette scène rock-folk psychédélique de l'Est de la Mère éditerranée euh, dont font partie Altingoon, Groomseepsec, euh, Deria, Yildrim, etc. Euh, eux c'est chez Stolen Body Records qu'ils sont signés. Et euh, on va écouter Monster euh, qui est extrait de leur dernier album, Dahlia, qui était sorti l'année dernière. Euh, donc Ouzo Bazooka avec le très bon morceau Monster. C'était Ouzo Bazooka avec le morceau Monsters. Euh, très chouette Très chouette et eh bien, on va terminer par un tube, euh, pas un tube, un, je sais pas, un classique, un classique de l'indie rock avec le groupe Interpol et le morceau Cimer, je l'appelle comme ça, mais <rire> c'est C.C.D. écrit Mer en dessous, ça me fait toujours rire, je me fais des auto blagues qui était sorti en 2004 sur l'album Antix et chez Matador Records. Voilà, bientôt 20 ans, euh, groupe qui existe toujours avec la, la voix grave et portée par la basse et la batterie euh, euh, sèche et donc on écoute euh, le petit Cimer d'Interpol Le problème interpol et le morceau cimer pour terminer cette émission Dena a quelque chose à rajouter Oui bah pour vous rappeler que suite à la tempête Nice l'antenne de l'émetteur de la radio s'est effondrée du coup euh, ça a un coût financier euh, pour faire les travaux qui vont être longs si vous souhaitez vous pouvez faire un don sur le site de la radio et euh, aussi je voulais juste vous dire que ce soir euh, au musical de FIV il y a une soirée reggae latine balkan euh, justement une soirée de soutien et demain ce sera au Locaria euh, 21 h 1h et là cette fois-ci ce sera Solska Bougalou et, euh, et voilà venez euh, soutenir. Venez nombreux ouais et nous on vous dit à la semaine prochaine à la semaine prochaine, un bon week-end et à très bientôt Au revoir